Du cœur toujours à l'heure, non ce n'est pas pour moi, les five o'clock, les soirées chocs, la musique pop et les sex shops, Non, ce n'est pas pour moi. Les mortes saisons, les demi-temps, les sermons, les condiratants. Non, ce n'est pas. Le cœur un peu fleurble, des mots de même si l'on veut, je n'y peux rien, je dîne dans un bistro du port, l'amitié nous sert de décor, et je suis bien. Précieux beau pomme des dieux Non ce n'est pas Pour moi Les happenings et les meetings Où l'on finit dans un sleeping Non ce n'est pas Pour moi Moi j'aime prendre le temps de vivre De relire les pages d'un livre Que j'aime encore La nouveauté C'est qu'il y a de bon en amour Ni de plus fort Les beaux parleurs Les enfiteurs Les gardes du cœur Toujours à l'heure Non, ce n'est pas No, sorry.